Jamais sous en ça va faire bientôt deux ans que tu t'en fous comme à un rocher, comme à un péché, je suis accroché à toi, je suis fatiguée, je suis épuisé de faire semblant d'être heureuse quand ils sont là.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 J'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue, si ça continue. Je grèverai sale avec moi près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix qui chantera Je suis malade. Elle avec mon désespoir, je suis malade. C'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade. C'est